qui voulait rester célibataire afin de ne jamais me laisser faire Je viens soudain de me faire prendre et voilà que sans rien comprendre je m'en vais à mon tour la tête en bas Oh la la oh la la Dans mon cœur je l'adore Puisque c'est moi qui marche à la baguette Oh la, oh la la Tous mes amis ne me reconnaissent pas Quand on est mon état Et je suis dans ce cas-là Oh la la oh là, là, oh là, là. Faire tous ces petits caprices Je me suis mise à son service C'est fou ce que l'amour a fait de moi Oh là là, oh là là Je suis comme un pantin entre ses doigts Je vais, je viens, je cours, je fais du zéro Oh la la, oh la la, oh la la Mais je serais vraiment très malhonnête Si j'arrêtais ici ma chansonnette Car mis à part mon esclavage J'obtiens des petits avantages Et quand je dis petit n'insiste pas Parce que le soir il me prend dans ses bras Et que tout bas il vient me dire je t'aime C'est comme le paradis qui se promène Oh, oh là là, oh là là Je ne peux pas tout vous dire, excusez-moi Mais si vous rencontrez le même sur le champ n'hésitez pas Aimez-le, gardez-le, croyez-moi